بسم اللہ الرحمن الرحیم دقان لفعیب من الذين كانوا يبنون مساجد على قبور صالحيهم؟ من الرجال من؟ حديث صلى الله عليه وسلم نعم أهل الكتاب حديث والسنة أهل الكتاب pour les gens du livre qui ont lancé cette façon de faire اين رات ام سلمة هذه الصور حبشة لحبشة نعم ولماذا منع العبادة عند القبر الابد صاحب القبر. نعم. C'est une woman au shirk. Si la personne afei ça lakin la taqsid صاحب القبر واقعت في عظيمة. Elle afei du shirk, mais elle le revaine pas pour d'autres personnes. Et si elle tombe dans le shirk, alors là c'est la pire des choses. ஜிஃபிம <tout> tu l'as porté jusque là-bas, tu l'as égorgé à son droit-là, si tu n'as pas une croyance qui a une fraude par rapport à ce mec-là. Pourquoi tu ne l'as pas égorgé chez toi voilà. Par contre, dans ton cœur, il y a un verticode par rapport à celui-là. Ce, ce les gens qui font ça, ils y ont un tout dans leur cœur. Si tu as dit, j'invoque Allah, j'invoque Allah chez toi, pourquoi tu l'as présenté dans le cobre Pourquoi j'invoque Allah Soit, ça veut dire que tu fais une shafa'a ou pourquoi tu fais une shafa'a mais ça arrive le cobre, ou alors tu penses qu'il y a une baraka'. Donc, forcément, tu as une croyance qui a une vertu par rapport à ce comble. Et c'est le baraka. Si Allah ne l'a pas mise, et il ne l'a pas mise à ce comble, qu'est-ce que tu auras à faire à ce moment-là Le chèque. Donc, même si on dit qu'en soi, ce n'est pas du chèque direct, en général, ça en est. Il y a une, il y a une article de faïsse dans le col, celui qui va faire ça. A qui طيب يقول الدليل الثالث من هذا الباب ولي مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس و يقول اني ابراؤ الى الله ان اكو ان يكون لي منكم خليل فين الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولكنتم متخذا من امتي خليلا لاتخذتوا أبا بكر قليلا ألا وإن من من كان قبلكم كانوا يتخذون كبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا الكبور مساجد فإني أنهاكم من ذلك <تصفيق> الحمد لله مالك بصر الحبار ونصرون جندوب لفروفيرس صلى الله عليه وسلم ما دي كلا عطوني لفروفيرس صلى الله عليه وسلم ديه avant qu'il ne meure de cinq jours, je m'innocente auprès d'Allah de prendre l'un d'entre vous comme Khalil. Car Allah m'a déjà pris comme Khalil, comme il a pris Ibrahim comme Khalil. Et si je vais prendre un Khalil dans ma communauté, j'aurais pris Abu Bakr. Et les gens d'avant vous prenaient les tombes de leurs ancêtres comme des adorations. Donc ne prenez pas les tombes comme des adorations et je vous en tais de faire cela. Well hadith wadih. Al-ghisla narami ummatina. Wa miman tasibi li ummatina an yaf'al hadha bi kull bi kull siraha wa bi kull wuduh. Yaqul fi sharh al-kalimat bi khams ay khams al-layali لا ساق نعيان من الموت اني ابراء اي ام تنيع من آ, من هذا وانكره ادي جو انه جو ما اتعدي له افعل ذلك خليل اللي خليل هو الحبيب غيه المحبه الخليل سفيده الخله والخله يا اغلى درجات المحبه سي لو بيو نو دامور Donc c'est pas milé. Jean que j'aime le plus, le plus, le plus. Fa'inna Allah qad ittakadha ni khaleela. Ay fa la mahal fi qalbi li mahabbati ghayri. Que Allah m'a pris comme khaleel, c'est-à-dire qu'en fait dans mon cœur, il n'y a plus de place pour avoir de l'amour pour prendre un khaleel. Khasabun ça, ça demande une grande part d'amour. car donc il peut pas donner un amour pour que Allah azza wa jall ainsi voilà la taqastu abubakr khaleela abubakr ou abdullah ibn ufsan ou afdaru an-nas ba'd al-anbiya' wal mursalin wa awwal man aslama min ar-rijal wa awwal khalifa li rasulillah sallallahu alayhi wasallam iladi si j'aurais dû prendre quelqu'un comme khalil j'aurais pris abubakr abubakr sono prononcé Abdullah ibn Uthman. Et il est le meilleur des hommes après Ibn Bi'a. Avec leur donc le meilleur de cette communauté. Et il est le premier des hommes libres à avoir embrassé l'islam. Et il est le premier des euh des kholafa. Après moi, c'était lui après Omar, après Uthman, après Ali. On redira en eux. Et en même temps, il est le beau-père du Nabi sallalahu alayhi wa sallam, car le prophète était marié à Aisha. Et Abu Bakr a été appelé As-Siddiq car il a toujours toujours cru du premier ce qu'a dit le prophète Mohammed sallalahu alayhi wa sallam. Quand le Nabi a dit "qu'en tu, qu'en tu kévabta", quand Abu Bakr a dit "صدقت". les gens disaient tu as yeah, menti au prophète Mohammed et on va quand ils disaient tu as dit vrai toujours donc les gens appelaient ce dire يتخذون يتخذون قبور انبيائهم مساجد يعني ils bâtissent عليها مواضع للعبادة ou ils prient عندها بدون دي بناfaits qu'ils ont pris les tombeaux de là un billet comme lieu d'adoration, c'est-à-dire, soit ils en ont fait des lieux de culte, en construisant dessus, ou soit directement en adoration, même sans construire. Même sans construire. Car c'est un lieu d'adoration, pas besoin forcément d'avoir une bâtisse en islam. Al-Shar' al-Ihmali Yurbiruna Jundubu ibn Abdillahi radira anhu an al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Hina karuba moutu من <inaudible> <inaudible> le Nabi sallam, que cela peut nourrir ne avoir de khalil dans la création, car son coeur a été rempli d'amour pour Allah azzawajal. comme ce fut le cas கம் كما بين صلى الله عليه وسلم ان لو كان في نيته ان التغيث من الخل خليله لكان اولى بها كان الاولى بهذه الخله ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما لو من فضل في مناصره الدعوه وشد الشد ازرار النبي صلى الله عليه وسلم الى ديك سي مي il aurait de toute façon faire cela de pon khalil serait abou bakr pour le grand mérite cela ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان الصحابه رضوان الله عليهم يحبونه ويؤثرونه على انفسهم خاشيا أن يبنوا على قبور المساجد كما فعلت اليهود والنصارى في قبور انبيائهم فنها عن اتخاذ المساجد على القبور في مقدمتها قبره el-prophète sallallahu alayhi wa sallam a su le grand amour que les sahaba vis sur lui que même il le préférait à leur propre personne il a eu peur que ils ne construisent un lieu d'adoration ஜர <clears throat> رابعا بيان فضل ابي بكر الراضي عنه ولشار الى احقيته للخلافه لان حب الناس له اولى بالي بعده مسلم le mérite de Abu Bakr et ça montre également le c'est une forme d'indice qui indique qu'il était prioritaire à prendre le khalifa au khilafa tout clairement l'homme le l'homme préféré, préféré pour du Nabi sallahu alayhi wasallam forcément celui qui était le plus apte de le remplacer est de son vivant et la remplacer pour la salat pour diriger les gens en groupe si rentre le mérite qu'il avait. Hamisan, ana bina al-masajid ala al-kubur, il sourane al-umma masabeqa. Construire sur les tombes, cela est parmi les traditions des communautés antérieures. Ça a dit san tahrim ittikhaz al-masajid ala al-kubur, l'interdiction de mettre de faire des l'adoration sur les tombes. Wudub sat azra'a qui l'obligatoire de fermer les portes avant même que elle ne s'ouvre du moins que le mal rentre. Munasabat alhadith albab aitou dal alhadith ala tahrim bina almasajid ala alqubur wa kayfa bi'ibadat ashabihha. Donc ce hadith est pour montrer l'interdiction de construire un lieu d'adoration sur les tombes. Donc en est-il d'adorer ses habitants Ça c'est comme il y a col bi el mafhub bil aula C'est comme ce que Allah Azza wa Jalla il te dit quelqu'un va te dire مثلا nasiha dhislah euh ya'ni qui euh, interdit مثلا d' invoquer ça avec le tombeau et cetera et cetera son côté sauf quand sauf quand on compte d'autres a dit là qu'on a pris avant quelqu'un connaît ça dit d'accord je pense pas le mosquée mais ça t'arride pas que la salane j' invoque le wali fulani ou ton intercession ou casao casao casao et offert en fait, ça c'est pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a donné un, un un un élément qui te montre que ce qui est au-delà est pire encore et interdit a plus forte raison L'exemple, c'est comme ce qu'Allah a dit, il dit à peu de parents, "Wa la taqullahuma uff." Ne dis pas ouf. Ça te souffler. Pourquoi Car ça c'est le niveau le plus bas de contrariété que tu pourrais leur causer. Il y a pas plus bas que ça. Que, Et que j'avais te dire mais c'est comme ils pas j'ai pas droit de les frapper. On te dit ce dalil là de pas leur dire ouf. Donc si si ne peut pas leur dire ouf si leur dire ouf c'est interdit alors que dire de les frapper leur dire ouf c'est interdit pourquoi ça les coupe carré alors que dire de les frapper les insulter ou cas à cas là eh ben hazard de cela salam chose Le fait de ne pas construire cela ou de ne pas faire une un adoration pour Allah d'accord astaghfirullah ce cela peut t'emmener à faire comprendre que adorer autre que Allah est pire encore. Que ce soit près d'une tombe ou dans ta chambre. Le shirk, où que tu sois, ce n'est pas lié à un lieu forcément. A la base, c'est lié à un niyya. Il y a un acte. Tu prends du shirk et tu es sous ta couette. Mali azubillah. Muna sabbat el hadith et tawhid. الرابط يحديث رابط توهي حيث نهى الحديث عن بناء المساجد على القبور لما في ذلك من تعظيم اصحاب القبور وتعظيم نوع من العباده وصرف العباده لغير الله الشرك ركستور دي باتي يا دي لادوراسيون في القبور هذا من تعظيم هذه القبور فمن تعظيم هذا التعظيم لا اي تشكله من عباده Donc tu l'as tourné pour qui Pour sahib al-kobr. Donc tu aurais fait quoi à ce moment-là Des shiak. Ce n'est pas tout tarzim qui est du shiak, attention. Mais là il est tarzim dans le fait que dans son cœur, la personne, elle a, elle donne un fadl min sifatel al-uluhiyah liha ni sahib al-kobr. Alors des fois, telles choses on a'azimouha, on ne m'aboudouha. Tarzim, ce n'est pas forcément du shiak. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'azim. ما يدركوا بايدابا طب سي فطور تعظيم انتبهوا كي هي عباده في الدليل الخامس من هذا الباب و لاحمد بسرد جيد عن ابن مسعود رضي رعاه مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشرار الناس من تضلكه وساعتهم احياء Mmh? Ah. Donc là, dit, parmi les pires des gens vient du char plus mauvais ah. Ceux qui seront vivants lorsque l'heure aura lieu Ce sont les piens. Et également, ceux qui font des koubours, des lieux d'adoration. Khos ou Am. Soit un mezid, ou soit un lieu où il adore, il fait des ibadats. Donc cela indique que ceux qui agirent de la sorte sont des koufars. Et... يَا كُوْفِ شَحَ الْكَدِمَاتِ إِنَّ مِنْ شِرَارَ الْنَاسِ مَنْ تُدْرِكُمُ السَّاعَةِ إِنَّ السَّاعَةَ لَتَكُومُ إِلَيْا الْشِرَارَ الْنَاسِ Parmi les gens, les pires des gens, ceux qui sont vivants en ce que l'heure arrivera. Donc cette heure n'a lieu que ce soit les pires des gens. les musulmans eux ont déjà été euh ramenés à leur seigneur par un souffle un riach qui viendra et qui les fera mourir et ne restera que les coffards à ce moment-là. Ceux qui ont érigé des tombeaux en mosquées. Est-ce que parmi les pires des gens, ceux qui bâtissent des tombeaux des choses sur les massages, des, des euh, lieux de culte sur les coubours. Voilà. Et souvent, l'Abi sallallahu alayhi wa sallam est-ce qu'il y a des chars de nas kaza wa kaza. Et en fait, cela n'implique pas que lui soit pire, qu'un autre ne soit pas comme lui. Mais au moins par rapport aux gens Les pires des gens sont ceux-là. Ça peut être les moussawwiroun, ça peut être les koufars, ou laïk moucharul bariyya, ça peut être les ha-hawla, qui construisent des koubours, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'eux sont les pires. Il n'y a pas pire qu'eux, mais ils sont plusieurs catégories de personnes. Ce n'est pas une catégorie de personnes, il y a plusieurs. Alors qu'on a souvent dit, « Il y a un juste disait, qui ferait telle et telle chose. » Il n'y a pas bien juste que lui, mais ça peut dire qu'il n'y a pas comme lui également. Notre personne fait un acte qui est du zulm aussi immense que le sien. A-S-S-S-A-L-I-J-M-A-L-I Il y a un acte qui est du zulm aussi immense que le sien. Il y a un hadith qui est un symphine de la chérérale de la personne. Et ceux qui sont les gens qui ont été le saignent. Donc le Nabi sallalah alayhi wa sallam informe de deux catégories de personnes qui sont les pires. Awwalun allatheena yabnuna ala kubur mawadi al-ibada. C'est construire sur les tombeaux des lieux de l'adoration. Thaniyan ou Atta او يصلون عندها بدون بناء وذلك لما يترتب على اتخاذ قبور مساجد من تعظيم اصحاب القبور وتقديسهم والتبرك بتربتهم الذي لا يمكن ان نقبل تقبله الفطره السليمه ولا يجوز من من في قلبه مثقال ذره من الايمان لانه تحريف لانه تحريف للكلام للكلم, أو للكلم عَنْ مُوَا دِعِيْهِ عَمُصَادِمَاتِ الْنُّسُسْ أَصَّحِيْحَ مِنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ وَمُتَهْرَةِ Donc soit ce sont des gens qui construisent directement des lignes d'oration, ou soit des gens qui font directement des lignes d'oration sur les kobur. Dans le vu d'avoir un tarzim de la personne qui est dans la kobre, de le sanctifier, de prendre un barakah par la terre qui est autour de lui. Chose qu'un cœur sur une nature saine, ne peut accepter, ne peut faire. Les choses qui s'opposent totalement au kitab et à la sunnah. Al-fawaid. Moudilat <médicatrice> li'l-nabi sallallahu alayhi wa sallam haythu waka'a ma akbarabi min binel masajid. Al-al-kubur. Ce qui montre le miracle du nabi sallallahu alayhi wa sallam, car ce qu'il avait prédit est arrivé. Fanyen. An-asa'a talatakoum al-al-mu'min. Que l'heure n'aura pas lieu sur les croyants. Ils ne seront plus là les croyants. ثالثا اثبات قيام الساعه فلا افهم كلء وراليو رابعا تحريم بين المساجد الكبور او الصلاه عندها بدون بناء لان المسجد اسمه لما يصلى فيه ولو لم يكن فيه بناء وكنا تاد كوستر دي مساجد سو دي كبور والوظفه زادوا عاصو كالمسجد سي غالمون ليو دو لوكل اون ادور سي با فورسمون ان اديفيس كومون اسبليكي مناسبه الحديث الباب حيث دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور وصلت عندها وكيف بمن عبد اصحابها اوكي حديث demonstrate la tendance de construire des masjids sur les tombeaux ou de faire la salat donc que dire celui qui adore directement l'habitant de la du tombe qui qu'il soit ها كيفي سو سواء ان نبي او ان فاجر مناسبه الحديث العبادة التوحيد لو عاطي حديث بعقو توحيد حيث وصف الحديث متخذ المساجد على القبور بشرار الناس ولذلك لما فيه من التعظيم من التعظيم لاصحابها والتعظيم نوع من العباده وصرفوا العباده لغير الله شرك كان له حديث س precedent طيب هنا ملاحظه والله توضيح الجانب هنا هذا الحديث وبنا حديث ثوبان ان يفسر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان حتى ياتي امر الله بموت الطائفه المنصوره وانفرادها يزول فيزول, فيزول وتعارد ويكون المعنى ان لن يخذلوا ما داموا موجودين في حديث ان لن تزال تَاِفَتُمْ مِنْ أُمَّةِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ أَوْ خَذَرَهُمْ حَتَّتَكُمْ السَّاعَةِ Qu'un groupe de ma communauté ne cessera d'être apparent. D'accord Et nous leur dirons en rien ceux qui s'opposeront à eux qu'ils abandonneront. Juste à ce qu'ils viennent leur. Donc ça veut dire que ces gens-là seront présents jusqu'aux prémices de leur. D'accord Mais ils mourront avant. Et lorsque l'heure viendra, ils ne seront plus là. Il n'y aura que des koufars à ce moment-là. A ce moment-là? Attendez. Attendez. Je vais vous parler de l'homme. aura de bienna taala une bab jadid qui est toujours dans le même sujet par rapport au roulou et au koubour quand les koubour sont la particularité que l'on trouve au centre de cette oumma par rapport au shirk le shirk il a plein de formes plein de formes ande nom ram peut-être mais la plus apparente chez cette oumma c'est ande koubour اولياء وعلى ذلك اللي الالف طاب كذلك ماذا ومن هذا الـ هذا الـ هذا, هذا الجهاد تحت مصيكم ثقالوا الحمد لله رب العالمين